Madame de Bonfond fut veuve à 33 ans, riche de cent mille livres de rente, encore belle, mais comme une femme est belle après de 40 ans. Son visage est blanc, reposé, calme. Sa voix est douce et recueillie, ses manières sont simples. Elle a toutes les noblesse de la douleur, la sainteté d'une personne qui n'a pas souillé son âme au contact du monde, mais aussi la roideur de la vieille fille Et les habitudes mesquines que donne l'existence étroite de la province. Malgré ses huit cent mille livres de rente, elle vit comme avait vécu la pauvre Génie Grandet. N'allume le feu de sa chambre qu'au jour où jadis son père lui permettait d'allumer le foyer de la salle, et l'éteint conformément au programme en vigueur dans ses jeunes années. Elle est toujours vêtue comme l'était sa mère. La maison de Saumur, maison sans soleil, sans chaleur, sans cesse ombragée, mélancolique est l'image de sa vie. Elle accumule soigneusement ses revenus, et peut-être semblerait-elle parcimonieuse si elle ne démentait la médisance par un noble emploi de sa fortune. De pieuses et charitables fondations, un hospice pour la vieillesse et des écoles chrétiennes pour les enfants, une bibliothèque publique richement dotée, témoignent chaque année contre l'avarice que lui reprochent certaines personnes. Les églises de Saumur lui doivent quelques embellissements, Madame de Bonfond, que par raillerie on appelle mademoiselle, inspire généralement un religieux respect. Ce noble cœur, qui ne battait que pour les sentiments les plus tendres, devait donc être soumis au calcul de l'intérêt humain. L'argent devait communiquer ses teintes froides à cette vie céleste et donner de la défiance pour les sentiments à une femme qui était tout sentiment. Il n'y a que toi qui m'aimes disait-elle à Nanon. La main de cette femme pense les plaies secrètes de toutes les familles. Eugénie marche au ciel, accompagnée d'un cortège de bienfaits. La grandeur de son amour a amoindri les petitesses de son éducation et les coutumes de sa vie première. Telle est l'histoire de cette femme qui n'est pas du monde au milieu du monde, qui, faite pour être magnifiquement épouse et mère, n'a ni mari ni enfant, ni famille. Depuis quelques jours, il est question d'un nouveau mariage pour elle. Les gens de Saumur s'occupent d'elle et de M. le marquis de Froidfond, dont la famille commence à cerner la riche veuve, comme jadis avaient fait les Cruchot. Nanon et Cornoyer sont, dit-on, dans les intérêts du marquis, mais rien n'est plus faux. Ni la grande Nanon ni Cornoyer n'ont assez d'esprit pour comprendre les corruptions du monde. Vous avez entendu Eugénie Grandet d'Honoré de, de Balzac Interprété par Claude Berman Réalisation Arnaud Maton C'est une production Livraphone.